C. Distinguer les voyelles orales et les voyelles nasales. Répétez. A. La Grammaire. En. La g r a n d m è r e e s e p t Un. Cinq. o Or. On. Bon E、euh. neuf. Un. Un.